Les playboys de profession habillés par cardin et chaussés par Carville J'ai roulant Ferrari à la plage comme à la vie qui vont chez quartier comme ils vont chez Fauchon Tchim de que je sois jaloux Pas du tout Pas du tout Moi j'ai un piège à fille Un piège tabou, un joujou -jou extra qui fait craque-bou, les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur roro -ro aux drogues stores. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. Que je sois jaloux, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tableau, un extra, qui fait crack bouclier, les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les constos, les supermen, les bébés au carrure, d'athlètes. Je d'assier au sourire toque en harle Davidson il se Amen. Chi chi que je sois jaloux pas de toi pas de toi. Ma, j'ai un piège à fille, un piège t'avoue, un joujou -jou extra qui fait craque au bruit. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogues et les fous du sang Ceux qui lisent et ceux qui savent parler j ai, j ai, j ai, j ai, Au mannequin de chez Catherine Arlet Ceux qui se marient à la Madeleine Pourriez-vous que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout Moi, j'ai un piège à fille Un piège Un joujou extra qui fait craque Les filles en tombent mais je je recommence il fait craque pour u. Craque i. i.